Activité 11. 1. Pardon, monsieur. Il y a un supermarché près d'ici Oui, sur le boulevard Jean-Jaurès. Le supermarché est en face des écoles. 2. Pardon, madame. Où est la poste Elle est loin d'ici Non, c'est à côté, sur la place de l'hôtel de ville.